Quel est le mérite de la prière de la congrégation Le messager de Dieu a déclaré, la prière du vendredi est meilleure que la prière de l'exploit par sept et vingt ans.